Que la salsa es a un ritmo contagioso que lo disfruta todo el mundo para bailar, para gozar, la salsa iría merengue, son que la samba, merengue, el son, se disfruta mucho en grupo, carnaval, tipo los carnavales del de Brasil, Cuba. Tú empiezas a bailar desde las 8 de la mañana hasta el otro día, a las 8 de la mañana. Continúa tomando, festejando con tus amigos, con tu esposa, con tus amistades queridas. Se disfruta mucho. La orquesta de un bebés, Pablito FG. La amistad social club, Omar Portuondo, Compagnie Segundo, reciente Bonfimor, Elia de Sochoa. Linda. Je Je me Linda, j'aime la especial Salsa. Et, et surtout, surtout je danser la, danser la salsa la salsa est une sauce de fruits à mon type carnaval de Brasil à tout le monde qui écoute l'émission spéciale Salsa, buenos dias buenas noches voilà, nous allons aujourd'hui continuer avec euh, ce qu'on a vécu les semaines passées, c'est toujours vous donner des informations des, des événements, des festivals des spectacles organisés de par le monde qui s'agit au Burundi en Afrique et même ailleurs, partout dans le monde, vous nous captez sur www.isangadelo.org. Christian Xavier, pour la présentation de cette émission de l'autre côté de la vitrine, se trouve le grand ingénieur de Swaqimana François, euh, connu sous le pseudonyme de Moussa Ouza. Nous allons vous balancer des mélodies qui vont euh, accompagner euh, ces informations qu'on qu va vous donner, et des chansons à écouter, des chansons à, ch à chanter. Et des chansons surtout à méditer sur ou à danser. Des chansons que vous avez connues dans le temps et d'autres que vous n'avez pas connues. Juste pour faire une variété musicale pour agrémenter. Cette émission d'aujourd'hui, nous allons beaucoup apprendre. On commence par Oula la, une canción del pueblo, la chanson du peuple La Bamba avec Africando. Une chanson qui a fait hit les années antérieure qui continue à nous égayer et qui va continuer également à nous égayer. Voilà. lamba. poca de gracia, Et là, ils vont chanter. Ils commencent par euh, des mots ou des messages en espagnol, une langue. Où 99% des chansons salsa euh, sont chantées à travers cette langue qu'on appelle l'espagnol, une langue euh, latine américaine. Mais ils vont utiliser leur langue de l'Afrique de l'Ouest. Je ne sais pas si c'est Wolof ou le Mandeng ou autre chose. À tous les Sénégalais qui se trouvent ici à Bujumbora qui comprennent bien cette euh, langue, ça c'est pour vous. Surtout à El Maestro Bashir. Dia, Bachir, <rire> il est là à Bujumbora, il comprend des langues de ouest africaines, on écoute ça. La Negra tienne tout une chanson chantée par une figure emblématique de la salsa que soyamo Seria Cruz. C'est une chanson qui a fait vibrer les danseurs du Bujumbura. Ils ont utilisé cette chanson pour bien répéter, ça fait bouger les hanches et bien sûr les épaules. Mama Serafina a dansé cela, je me souviens, à plus de 12 ans, 14 ans ben voilà, on y va. La negra tiene tu mao de celia, cruz, quer la températura over, sobre, over. en aradis, a ngadir, escucha, escucha. La Quiero a Mourir. Une chanson que vous connaissez, une mélodie que vous connaissez, que vous vous rappelez très bien. Mais cette fois-ci, bien sûr, en version salsa. C'est une chanson qui va moins vite, plus doucement. Une chanson qui fait vibrer beaucoup plus le cœur. C'est poétique. On continue à écouter vers. À mi-chemin, je vais vous donner quelques informations qu'on trouve de par le monde. Comme je l'ai dit, dès le début de cette émission, on va vous informer sur le spectacle, les festivals, tout ce qui a été qui va avoir lieu, Juste pour vous servir, ne semble que vos humbles serviteurs. Escucho ik wil wel, ik er ik er ik er ik er ik er ik er ik er ik ik ik ik ik ik ik ik ik ik ik Como yo zo, zo, zo, zo, We zitten op de plezière, de mensen die en ik weet niet waar we naartoe gaan. Dat zullen we zien. Waarom jagen en vechten als we niet algo winnen? niet wat het is. is. Ik weet niet wat het is. Ik Al sofá, de een boten aan, alles de zonde. We zijn niet bang voor de zonde. We zijn niet bang voor de zonde. We zijn niet de zonde. We zijn Galo una rosa La encontré en el camino Oh, oh. no sé si está desnuda o oh, tiene un solo No Selo diga, s'eeuwen, s'eeuwen, s'eeuwen, me la temperatuur sube ave, ave maria Lora. lola lola uh hay -huh. lolita lola conmigo vas a acabar. ave maria Lora La, la, la, la, la, la, la, la, la, la. que je vous êtes toujours Kijk, kijk, kijk, dat de temperatuur Ah, waar is het? la radio Isanganiro? Vous le het nulle meer hier. Hier, à la radio Isanganiro, n'est ce pas? En soi, bent de de la capitale trokola de belles melo's. De belles la radio Isanganiro, Maria Lora. Cesare e Ivora Navarro Sao Vicente Nasce alegria nascer, saborar, Manca por fazer ideia, Se na carnavalhar amassar. Já conchia São Vicente, Nasce alegria nascer, saborar, Manca por fazer ideia, Se na carnavalhar massa. São Vicente é um brasileiro, Cheio de alegria, Cheio de cor. Nestes três dias de loucura, Cadiga de carnavalhar amassar. Nesse morabeza sem igual, só Vicente é um brasileiro cheio de brigas, cheio de gol. Nesses dias de loucura, tá bem que Nesse morabeza sem igual, não tem um pichinho mais doce do que a doici tá bom, e bom poder entrar, qualquer faca tá faltando. Ongedien die carnaval, dan zijn pantal. carnaval. Ah, oui, on a quitté un peu Cuba pour nous rendre un peu plus au sud. On parle du portugais, maar c'est pas en Amérique, mais au Cap Verde. Avec une figure emblématique de César en La chanson zo'n centuurtje door de zaal. Vicente. de alegria, hey, de Continua a África. Cheio de línguas, cheio de dor. Nesse dia de sempre o Brasil. Cheio de línguas, cheio A vida é só carnaval. Voilà, nous allons enchaîner avec une chanson qui a fait bouger les artistes danseurs de à la Alabina, Casablanca, on quitte le Cap Vert pour nous rendre un peu plus dans le monde maghreb. Et aussi le bouge, on bouge, on bouge avec et on revient au studio. Mais tant qu'on vous donne quelques informations Ça c'est dans stage de Kizomba Dimanche le 11 décembre Il y a des stages de Kizomba qui sont organisés Le 11 décembre qui sont débutés avec la Malène Madou Ils vont apprendre à danser la, cette danse Il y a là, Ceux qui ont déjà commencé au mois de septembre En même plus Et si vous voulez progresser Pour vous amuser, une soirée à prendre plaisir bien danser. C'est toujours avec Madou et Malène. Il s'agit également d'un événement qui a eu lieu au mois de janvier. Donc vous voulez. Comprendre dans ce qui est second <laughs> Allah Allah <laughs> Allah Allahu Allah, illallah. Allah illallah. <laughs> ay ay, ay. <laughs> Il y a d'autres événements, il y a la salsa caliente avec des cours gratuits Tous les week-ends, ça commence au mois de janvier Avec des grands danss comme Orly, Clossi et d'autres Et si vous avez envie de danser la salsa Et vous avez des amis qui en ont envie, ça tombe bien Les enfants qui suivent vont faire plaisir Il s'agit également du stage Salsa Bord Chez Salsa Caliente dimanche Le 16 octobre La Salsa Caliente Membre du réseau Salsa Bord de notre groupe, vous a proposé dimanche le 16 octobre Un après-midi de stage Vous venez de commencer à prendre la salsa Et vous souhaitez progresser Vous pouvez am vous amuser en soirée et prendre du plaisir That When the drums are La salsa est venue d'un style appelé rumba, qui est une musique afro-cubaine des humbles solaires au barrio, congrès. Voilà, pour la petite soirée, sachez qu'en résumé, comme tant d'autres musiques afro-latines, la rumba cubaine est née dans les faubourgs déshérités, où sont assez de populations pauvres et mélangées. En effet, dans les solars misérables de Porto, Maltazar, de La Havana, où le noir majoritaire cohabite avec quelques petits blancs. Qu Elle apparaît à la fin du 19e siècle. En même temps, que beaucoup d'autres musiques cubaines issues de processus similaires, de maîtrissage culturel, comme le son et le dansant, que vous connaissez très bien. On a eu le temps de parler de ça. Il y a quelques semaines, pendant longtemps, la rumba reste une musique marginale, expression de sentiments et du vécu de populations situées au bas de l'échelle sociale. Enfin, qui se reflète à la fois dans le caractère très informel de pratique dans les textes de ses chansons, que le corpus constitue une sorte de chronique de vie de Barrio. Voilà, la musique, ça vit, jour au jour, dans les petits quartiers, aux petits coins. Et là, ça grandit et ça atteint la dimension internationale. Vous écoutez toujours l'émission spéciale, ça, ça, avec Luis Saint-Savier. Et là, nous allons savourer cette belle mélodie pour le plaisir de ceux qui veulent, qui choisissent, écoutez ça. Ah, C'est une chanson que vous connaissez tant ah. Tu vas fâcher, tu vas fâcher, tu vas fâcher Je sais quelqu'un qui a repris cette chanson Tu ne reconnais pas cette mélodie Il y a un Burundais qui a copié Je vais vous proposer juste après cette chanson Vous allez écouter la chanson version qui l'on disait d'un certain Albert Kourou. Vous allez écouter attentivement cette mélodie et vous allez la comparer avec une chanson sortie par un artiste burundi du nom d'Albert Kourou La chanson s'intitule Masquerada. Masquerada. Et vous allez écouter Ninghat Ketkwe Sebaï, Albert Kourou. Écoute ça, les paroles. Si vous comprenez le Kirundi, vous allez le comp comprendre le contenu du message. Albert Kourou. we Pour clore beauté, nous en avons droit à deux chansons qui ont marqué le temps. La première s'intitule Guantanamera. On y va avec Guantanamera. Et Guantanamera, il dit comme ça. Guajira. Guajira uh -huh. Guantanamera. Aha. Guajira Je suis un homme sincère. De dons la parmas. Y antes de morir, yo quiero. Escucha. Yo soy un hombre sincero. sincero. De donde crece la palma, Yo soy un hombre sincero. Une rosa blanca. François, est-ce que tu as déjà vu une rose blanche? Est-ce qu'une rose peut être blanche alors que c'est rose? Écoute ça. Cultivons la rose blanche. Je cultive une rose blanche. Comment est-ce qu'une rose peut être blanche? parce que les femmes savent très bien Il y a des roses blanches, des roses noires, des roses rouges et des roses roses Baila, baila, baila Baila Escucho. Guaira Guantanamera. Guaira Guantanamera. Yo soy un hombre sincero. Pour bien terminer en beauté, nous allons enchaîner avec une chanson qui va suivre. Qui s'intitule Aïcha. On y va directement. Voilà, voilà, Ms. Zou, on y va, on y va, on y va, on y va, on y Aïcha, comme si je n'existais pas. Il est passé à côté de moi sans un regard. Rien de ça va. J'ai dit Aïcha, prends tout est pour toi. Écoutez ça, on y va. Oh. La mélodie, vous la connaissez bien, Ati. Comme si je n'existais pas. Elle a fait quoi Elle est passée à côté de moi. Sans faire quoi Comme si je n'existais pas. Elle a fait quoi Elle est passée à côté de moi. Sans même faire quoi Sans un regard, règne de sabbat. Et j'ai dit quoi J'ai dit Aïcha prend tout est pour toi Aha Voici des de bijoux Aussi retourne ton coup Ça c'est la toute dernière chanson J'ai fini au bout de miel La séance d'aujourd'hui ma vie Aïcha si tu m'aimes On chante J'irai où ton souffle nous, nous mène, mène. De ben Aha. Oh, Isha, hoor. Oh, Isha, hoor. Oh, Isha, hoor. Oh, Isha, hoor. Oh, Isha, hoor. Oh, Isha, hoor. moi Aisha Aisha Oh, Isha, Aisha Aisha, Isha, hoor. Oh, Isha, hoor. moi Aisha hoor. Oh, Isha, hoor. Oh, Un Aïcha Aïcha. <rire> Écoute ça. Je dirai des mots, des poèmes. Je jouerai les, les musiques du ciel. ciel. Je prendrai les rayons du soleil, du soleil. pour faire quoi Pour éclairer pour tes yeux de rêve. Aïcha. Écoute-moi, Aïcha. Aïcha. Aïcha. Aïcha. Aïcha. Aïcha. Aïcha. Aïcha. T'en vas pas Echa, restez à écouter l'émission spéciale Salsa et le programme de la Rade Voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, voilà Comme si je n'existais pas. Elle a fait quoi Elle est passée à côté de moi. Sans faire quoi Sans un regard, reine de sa Et qu'est-ce que tu as fait J'ai dit Aïcha, prends tous tes pouvoirs. Aïcha, c'est ici qu'elle prend pour l'émission spéciale. salsa. Je vous aime, je vous embrasse. Hasta de maandag. Uh -oh. Ciao, bisu. Mensen. Mensen. Mensen. Aisha, Aisha. Listen to me. Aisha. La salsa se entregó. Sentir darle a aquel, se debe a un para todo el mundo. Yo pensaba que iría a que es pechosa de esa africana. La salsa es a un ritmo contagioso que lo disfruta todo el mundo. Para bailar, para gozar. La salsa iría a tener de ritmo. El merengue, el son, iría a tocar que de la salsa. La samba, el merengue, el son, el flamenco. Se disfruta mucho en grupo, carnaval tipo los carnavales de